Je t'aime, je t'aime Car tes douces lèvres M'inspire l'amour Je t'aime, je t'aime Je t'aime, je t'aime je t'aime Car tes jolis yeux Mais timide Je t'aime, je t'aime Je t'aime, je t'aime Je t'aime Tu me promets d'être heureux pour la vie. Mon bélin, tu es source de vie, de tendresse, de caresse, de joie et de beauté. Chaque jour, je te ferai la cour, car sans toi, ma vie n'est que. Je t'aime, je t'aime, je t'aime Car tes douces lèvres m'inspirent là Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime Car mes jolis yeux, mes timides Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime Sous-toi, ma vie n'est que... je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime carte douce cela m'pire là je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime je tes jolies yeux je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime Good woman!